بسم الله الرحمن الرحيم كملنا أي باب أمس باب شفاعة نعم طعم ف... فهذا الباب ما ذكر فيه يعني مختصر في كلام ابن ابن முறிய كلامه المعنى كلام ماذا عن عن الشفاعات, عن الشفاعات دي ஜுவ ஜ ஜமீக்கள் طيب هذا ما فهم أنا أسألك كيف تجيب عن هذه الدلاء كيف تجيب عن هذه الدلاء؟ شفاعة ها؟ نعم نعم طيب تأكل الو موجود لكل آنه دلاء دلاء ما في شفاعة كيف تجيب له؟ أتلاه ما سلم أنه يتلك المترجم نعم نعم نعم نعم إلا إلا إلا يقول ما من شافعين ولا ولين ولا ولين يطع على هذه الدلاء يجب أن تدعسل ni de secours. Qu'est-ce que tu lui réponds quand il dit ça Ah Il a il a باذن.يعني ان هذه الشفاعه من فيها؟ بصوا شكل من ريبا. بس هو كي لا recherche pas d'autre qu'Allah. هذا. شو الرد بصير على ديلا لا؟ c'est pour ceux qui la recherchent au pas de autre qu'Allah et pour ceux à qui elle n'a pas autorisé. يا دندز جيت بافي الميكرو اللي تي Le masjid des, c'était par terre. Parce qu'on était mauvais, mais bon. Quand de la masjad par elle. Taïeb Netrul, Fibab Bin Jadid. Ça devait être normalement la bourraja. Mais la bourraja, on va la repousser au 20ème des qui devrait tomber après celui-là. On va dire là, il y a لكم غدا نراجع من الاول الاول الى الأول الى அத்ரந مِنْ عَاشِرَ إِلَا هَذَا مَا وَعِشِدْنَا ذَا لَا أَكْثَرَ ils me font brouiller dans les contes en fait dans les abouab ça ça devrait être سَعَقُلَّكَ سر 17 طه اتى دو ها 17 تقريبا طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قل ليت على انك لا تهجمن احببت الله تعالى, إِنَّكَ لَا الله من justement doit le ச qu'il n'a pas à faire le Tana Azoul ou à faire de Moudahana, c'est-à-dire qu'il n'a pas à faire de concession en religion, soit disant pour la guider des gens. Ou pire encore, ou dans le même genre, faire des Zonoub, soit disant pour être une cause de guider des gens. Là, car Allah, il dit, tu ne diras pas qui tu aimes. Tu pourras faire ce que tu veux. Ou à l'Alam du Murtadi, il n'est plus souvent qu'il est bien guidé. காரோ நோக்கூ يعذبه الله بأيديهم ويغذيهم وينصرهم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين combattez-les combattez-les dans un acte de jihad de combat combattez-les c'est quoi l'ordre qu'on a de combattre est-ce que là il a dit tu gagnes tu as l'ordre qu'il dit tu as pas l'ordre de gagner il te dit quoi combattre-les et que là a renversé que Allah va les châtier, il va les humilier, il va vous secourir, et il va guérir la patrine d'un peuple croissant. Les gens qui n'étaient pas avec vous, ils vont vous rejoindre. Les quatre parties citées à la fin, ils viennent à qui Allah Azza wa Jal. Il a juste dit, « Qu'autilouhum, combatte les. » C'est toi ça la cause. Si tu as combattu selon les règles, que tu gagnes, Allah ibn Allah et que tu échoues, il y a pas de péché sur toi, il y aura pas de tu as pas échoué parce que c'est écrit au pardon d'Allah ce que tu as fait. Donc il y a pas de défaite en réalité. Parce qu'il y a pas de défaite pour le croyant quand tu fais la Torah d'Allah, il y a pas de défaite, il y a pas de perte. Il y a peut-être pas le résultat qui amène à on va dire à au regard des gens qui causent comme étant une victoire. Yab ma'iyami, il est victorieux. À koul, à la koul il est victorieux. Wa ma'iyta ala wa rasouluh. Ça quand deux phrases de foi عظيمه celui qui obéit à Allah son messager a certes gagné de victoire éclatante Ta victoire c'est l'obéissance même ton ennemi il décime toutes tes troupes ma sala donne oh ah, tu as fait une chose pour Allah azawajil ça n'a pas abouti à cette duniya tu as gagné quand même Tu as quand même gagné Donc c'est à dire quand on fait da'wa aux gens on n'a pas pas de concession pour dire oui mais c'est pour la guider les gens on dit là Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide-t-il. Et Allah sait qu'il mérite la guider ou pas. Donc toi, informe les gens de la meilleure des façons, avec bon comportement, et Allah les guide. C'est comme, on le répète souvent, le fait de dire à un homme musulman. Pourquoi tu dis ça Il ne faut pas le faire fuir. Tu vois? On dit, l'Abi Sallam, pensez encore moins que toi faire fuir les, les, les, les gens, je ne les appelle pas les musulmans. Donc tu ne seras pas mieux que lui. Donc toi, La guider, ça vient d'Allah, ne vient pas de toi. Donc, appelle-le d'un terme, peut-être qui ne le fait pas fuir, mais n'avante pas des termes, en faisant croire que c'est meilleur. D'accord enfin, D'avoir des nouvelles estilahates qui n'existent pas aux religions. Ça ne sert à rien de faire ça. En faisant cela, tu te dis mal à toi-même. Et en plus, imagine, il n'est pas guidé. Tu as gagné quoi de dire ça D'apporter des choses nouvelles. Tu n'auras pas oublié Allah à son messager. Donc, tu n'auras pas eu le haji. Peut-être même que tu pourras des péchés, comme certains y font, pour la dawa de bidat pour tirer des gens, il faut un style de dawa innové avec des films, euh avec euh, même dans la musique. Euh je veux tous les moyens d'appeler ça, ils le font. D'accord Ça parle le football. Tu vois, genre il marque un but et après tu vois, il fait ce genre de chukr, du c'est grâce à Allah, si tu te rentres en islam, tu vas gagner dans, dans le football. Dieu Allah il va pas faire pour genre on joue au football. Tu m'appelles en islam par le football. C'est quoi la f... donc si je perche quoi Haret, apostasie. Tu vois, c'est ridicule. de prendre des footballeurs pour appeler les gens de l'islam, de prendre des artistes pour les appeler les gens de l'islam, il ça va rien à ce genre là. Ils appellent à rien du tout. D'après le tauhida, parce qu'on est ticama, ils appellent pas à la sunna. Ils appellent ça de la dounia. Le footballeur il joue pas pour Allah, il joue pour la foi. À lui ça paye. Tu vois s'il va continuer le football. Il joue dans la rue comme ça. Il va pas aller s'étuer faire des des entraînements pour euh... Donc il s'est pas moi ouais, c'est pour Allah qu'on fait ça, c'est pas vrai. Tu vois. On sait qu'ils disent ouais moi, on fait des choses, je pas dans les moyens محرمه. Euh, Comme ils ont fait, par exemple, ils veulent faire un film pour te mettre la biographie d'un sahabi, par exemple. Ou il y a des séries là, qui sortent, là, turcs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Souvent, les machins sont interrogés. Ça il y a le nom en semaine dedans. Dedans, ils parlent des salafs, il y a l'imam Ahmed, je, je ne sais qui dedans. En faisant ça, tu insultes les salafs. Parce que déjà, d'une part, c'est un fa'a-circ qui va jouer le rôle de l'imam Ahmed. Ou l'imam euh, Shafiri, ou Foulan. C'est un fa'a-circ qui va jouer son rôle. Parce qu'un moustakim, il ne joue pas des rôles. La comédie, c'est un tâne d'Islam. C'est du mensonge. Et le Nabi Israël a un tâne d'imiter les gens. Même d'imiter leur voix, d'imiter leur geste. À part si c'est pour faire un béin sur une chose, par exemple, un tel, il a fait comme ça pour montrer qu'il a vraiment fait la chose. Mais comme les acteurs le font, là, ce n'est pas permis, ça. Donc tu auras affaire à qui Un type qui, à la base, c'est un farasique et joue le rôle d'un prophète, même. la prophète quelle da'wa tu fais ce moment là tu fais comme d'avant tu fais comme d'avant ça tu as fait quoi Issa il a dit donc cette guidée là vient d'Allah azza wa jall donc on a pas nous de notre tête arriver et trouver des moyens nouveaux la da'wa elle est tawqifiyya elle est basée sur des crédits vint on fait da'wa comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wasallam en utilisant des procédés légiferés et permis d'accord et avec des choses nouvelles Cela ne contraint pas à changer la religion. Ne ceci ne contraint pas les gens. Même si quelqu'un en considère par ta cause, soit il sera musulman bon cane par la suite, ou soitra il sera droit, il va il va délaisser lui-même après. C'est souvent ce qui arrive. Donc c'est Allah qui est celui qui le mieux guide. Il dit dans le Shahra lesdats. "Inna la tahdi." "Ainaka la twaffiq" et le خطاب du prophète sallalahu alayhi wa sallam. que tu ne lignes pas, c'est-à-dire que tu n'en crois pas le taufiq aux gens. Il dit «— Le «едь » est taufiq. Comme cela va venir. Le Nabi s'en s'en s'en s'estteinte, lui-même ne peut pas le faire. C'est toi qui vas le faire. « Man ahbapta »— Est-ce que tu as aimé ?« Man ahbapta min al-makhlouqin »« Mis al-zadeika ammuka, Abu Talim »« Les gens que tu aimes parmi les créatures, et parmi eux ton oncle, Abu Talim. « Hava, kem mine el-nase r'aynahum » وقع في الذنوب المخالفات لهاجل لاجلي دعوه اقاربهم نجز oui mais c'est pour ma mère ou c'est pour mon père oui mais c'est pour mes cousins ou quoi ou quoi des gens qui étaient dans des a khalazim dans la Belim igra idiwif ou giran en fait parce que fatda wa ma mère t'est parti tu as fait les giran tu as pas on revient pas entendre ça quand il rentre t'as perdu ta hijra, t'as perdu ton ta abuelim, et en plus ta mère n'a même pas été guérite, ça se trouve pas la suite. Il y en a, c'est arrivé comme ça. Il était parti, il avait fait la hijra et tout, et après, sa mère lui a dit, reviens, je vais, je vais rentrer en islam. Il est rentré. Sa mère n'est pas rentré en islam. Un autre parent m'a raconté, ses mots-parents lui ont dit, lui c'est pour la doulure, lui c'est même pas pour la darwa. Lui. Il était mal avec une femme, et son beau-père, là déjà le mari de sa femme, était contre le fait que ce soit ça son parti. Il veut tout pour le faire revenir. Et le frère était en galère dans les jails, c'était dur pour les types pauvres quoi. Le dit écoute reviens. Tu reviens, tu auras je te trouve un travail, il y en a un appartement disponible et tout, reviens. Profite-toi bien et après on verra par la suite. Mais reviens, au moins attends. Il écoutait le revenu, ni travail, ni appart, tu il a rien eu. L'autre lui demande. Le cafier, il, il veut pas ton bien. Même si ton père ou ta mère ils t'aiment dans la naturelle mais dans ta religion ils ne veulent pas ton bien. Ils veulent que tu reviennes avec eux. Si ta, ta mère n'est pas musulmane ils vont vouloir que tu reviennes comme avant. Si ton père n'est pas musulmane ils vont vouloir que tu reviennes comme avant. Ton frère pareil. Ils vont vouloir que tu reviennes avec eux. Et voir que ton bien c'est auprès d'eux et vivre comme eux ils vivent. Donc ne pas s'en avoir. Pour la guise des gens sur le disant « Désobéir Allah son messager ou lâcher un khayr » عظيم que tu as. Il y a personne qui met ton digne, personne ne le voit. Ni femme, ni enfant, ni père ni mère. Ta religion elle est sans valeur, personne ne la voit. D'accord, tu n'as pas le droit de de laisser de ton âge pour les gens. La salat et les fara. C'est le fait que tu as une chose à un agir pour toi, tu te délaisses pour un autre. On dit là, en ibada, il y a pas ça. Il faut qu'il soit avah. Où alors? Tu peux faire en sorte que quelqu'un profite de ce bien avec toi. Mais que toi tu délaisses ça pour lui, non. Maitre Elad, un exemple souvent qu'on donne. Il s'agit d'un premier. Il s'agit d'un premier. Et derrière toi, il y a un shayir. Tu es arrivé avant lui, tu t'es posé là. Tu vois un shayir, tu es dans un shayir. Tu condommes un shayir. On dit là, tu n'as pas le droit de faire ça pour lui faire. qui qu'il soit. C'est sauf à Ouële, c'est ton âge à toi, et au Mala Kiyama, tu n'auras besoin. Tu ne donnes à personne. Ne crois pas qu'en donnant un chair, tu auras fait un, non, tu auras fait un... un acte de dja'n. Tu vois C'est sauf à Ouële, comme le Ta'ala, « Wa sabbikul khayrat » Conclusion, laissez-vous dans le bien. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Le yu'alamun nasu mafi nida wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alay récompense dans le premier rang ou dans l'artène la et que la seule façon de l'obtenir c'est de faire le tirage, le tirage de sort et tira au sang et toi tu viens tu l'as eu comme tu as vu la chère tu vas prendre la chère c'est à toi de prendre le sort ah ouais. j'ai fait ces bêtises une fois à l'époque je me rappelle parce que le diable qu'on a dit bon c'est on, on croit que c'est un faute c'est pas un faute c'est un errat dans ton din dans ton ajr sois avare et c'est pas mazboum Quand es tu es Hassanet, tu ne sais pas si tu vas les garder. Tu peux faire un axe, car là, il t'écoute le Cheikh. Ou au Maqiyama, tu as pu faire du Zulm. On va te prendre du Hassanet pour donner à quelqu'un. Donc, tu n'en as pas assez. Comment tu vas faire à ce moment-là C'est là que tu en auras besoin. Le Cheikh qui te le t'a donné la place, ne sera pas là à ce moment-là pour toi. Lui-même, il aura assez. C'est comptant rentre. Tu vois Donc, dans ce genre de choses, d'accord, c'est toi en premier. Ils ont dit quoi à l'NBA, le jour où les gens ont demandé la Shafara pour eux nafsi nafsi nafsi إن ربي قد عذب اليوم عذبا لم يعذب قبله مثله ولم يعذب بعده مثله nafsi nafsi nafsi quand je demande la transgression au habib de faire ça pour eux ils ont dit mon seigneur c'est une colère sans précédent et sans suite moi-même moi-même de boire un premier en cette leur propre péché moi je vais me propre pécher pour l'instant le voilà les anbiya dans cette dunya n'a mar bi hada ton âge il est à toi wala ta تنازل لشيء للناس parce que touche à ta religion pas bien de cela tu vois pas pas de ça d'accord sur toi religion age à toi ne dress pour personne et ni pour la guider des gens soi-disant fais pas de péché pour les gens d'accord fais pas de péché pour les gens enfin dawa je suis ma barbe je suis accepté là pour faire du dawa je me toncos sa caravane pour la télévision pour là tu as pas à faire ça d'accord toi هذا خطا يعطل بركه منطقه دعوه من يشاء من يريد هدايته ك سوى كي الله يودرا ساغيد وهو اعلم بالمقتدين اعلم بمن يستحق الهدايه اللي plus savant de qui mérite la guide نو سي با كي ميريت لا غيد دوغ تو في دي دي زونوب بور دي جوري من اخبث الناس تشوفي جو سي اك تو يفاي واه دي ساب سا ماتيريس J'aime bien et tout. Tu crois qu'il est intéressé, il n'a rien à faire. Juste, il est en train de te blablater. Tu vois Et en fait, il n'a rien à faire ton islam. Toi, tu le parles, tu le dis, oh, mon chien, là, il accepte le darwa. Il se manque de toi, il n'a rien à faire. Et là, à mon occasion, il va te lâcher. Et toi, tu es là en train de faire des enobles pour lui. Là, il ne faut pas. Un musulman, là, il n'y a qu'un garaf. Un chien, il n'y a jamais. Un chien, il n'y a jamais. لما علم الله حيرت النبي صلى الله عليه وسلم على هدايه عمه ابي طالب وقد سبق في علم الله انه لن يهتدي لا لن يرغم موكايا لن يهتدي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان هدايه التوفيق خاصه بالله دون غيره فهو الذي يوفق من يشاء من عباده وذلك لانه اعلم بمن يستحق الهدايه والتوفيق Donc quand Allah a su le souci que son prophète avait, que son oncle soit guidé, et qu'Allah a su que son oncle ne m'aimait pas la guider, Allah lui a dit que ce taux-ci, il appartient qu'Allah n'est pas à lui, et qu'Allah sait mieux qu'il mérite la guider. Tu te rappelles, les jours qu'on parlait, par rapport aux photos. Tu vois Une fois il y a un frère pareil, la même situation, Il disait, c'est frère d'Allah, mes parents ils veulent voir mes enfants, ils n'ont jamais vu. Et il est allé les prendre en photo. Il, lui, a, Pour lui, c'est haram, -tu il a dit, peut-être que ça va faire un rêve, qui sait, je lui ai envoyé des photos de mes enfants. Il y a un frère qui était nouveau. Hein. Lui, c'est un ancien. Le frère était nouveau, il a dit. Pourquoi Il dit, là, il ne faut pas que tu fasses ça. C'est haram, et c'est haram, et c'est haram, et c'est haram. Tu vois. Le frère l'a dit, oui, mais voilà. Et il y a un autre, un autre pareil, qui, euh, comme toi, euh, était toujours en conflit avec ses parents par rapport à ça. On veut des photos, on veut des photos, il n'y aura pas de photos, désolé. Vous voulez nous voir Venez. Ah ben ils sont venus les parents. T'as eu mieux que des photos. Tu vois. Carrément, ils sont venus et ils t'ont rendu visite. Après des années et des années d'absence. Ils sont pas convertis, mais ils sont venus. Et en venant, une photo, c'est quoi C'est une image, 2D, qui n'importe rien. Sur les photos, tout le monde peut sourire. Les stars, ils sourient, des grands sourires. Et pourtant, ils sont trop malheureux. Une photo, ça ne prouve rien du tout. Et quelqu'un qui vient, qui te voit, qui est avec toi, c'est là où tu es. Il voit que tu es heureux. Ça, c'est une darwa. Mais une photo, ce n'est pas une darwa. Je fais darwa à ma mère, je vais avoir une photo de mes enfants. Non. Il n'y a aucune darwa. Mais si elle vient et qu'elle les voit... qu'ils sont heureux. Et alhamdoulilah, là, ça va jouer sur eux. D'accord Et crois pas, hein, les, les koussars ou Allah, quand ils voient que tes fa'habites, tes fa'habites, ils te respectent grave après. Ils sont enragés, mais... Et le jour où tu flanches une fois, tu puies les genoux, ils te ratent pas. Tu fais une concession une fois, ils disent, mais regarde la dernière fois. Quoi Aujourd'hui c'est interdit. Mais regarde la dernière fois, t'as dit oui. Bon, vas-y, dis oui encore. Tu vois Mais quand ils voient que tu t'accroches, ils savent, lui, c'est mort. Ils sont en colère, mais le jour où tu leur dis réellement, ils ne vont pas trop te fatiguer. Ils n'auront même pas te demander par la suite. Ils savent qu'avec lui, c'est mort. C'est une concession. Un jour, il va te demander la main, le lendemain le bras, après l'épaule, jusqu'au jour la tête. Voilà. Ferme la porte directement. Et tu patientes. Mais tu leur dis gentiment. Et tu viens. Hein? Ça va venir dans le hadith de l'Aisha, dans l'Athra que je t'avais cité. L'Aisha va dire, dans le kitab, ça va venir. Et celui qui euh, fait plaisir aux gens en irritant Allah, Azawajal, Bah Allah fera que les gens soient encore là contre lui. Et celui qui hérite les gens pour faire plaisir à l'aise de l'aise de l'aise, Allah fera que les gens soient contents de lui par la suite. Et quand on dit les gens, c'est pas hijimah. De façon générale, tu verras que les gens, au final, ils font ton sana. Ils vont grognir, ils vont dire, en fait, lui, non. Tu seras l'exemple pour eux. Ils vont dire, lui, c'est un vrai musulman. Il m'énerve, mais c'est un vrai musulman. Et ils vont voir les autres faire des trucs bizarres. Ils vont dire, moi, j'en connais, il n'est pas comme vous. Tu, tu seras un argument, toi, pour le cas à faire contre un autre musul Moi je connais des vrais muslims, j'en ai un ami, il est là-bas, ou mon fils, mon frère est là-bas, il est comme ça, comme ça. Est Ce que tu ne fais jamais, il le fera. Si tu... Le café, faire des rappels à des muslimines, il ne aura... rend pas le nabi, ça, parce qu'il ne connaît pas le prophète. Il dit les sahabab, il va prendre toi. Son missal, son exil, ça va être toi. Donc, la sabbat. Voilà la sabbat. Et ça, ça, c'est une darwa. Ça, c'est une darwa. Même les concessions, les zouloub. Et là, ça, c'est... Al-Faouaïd. نفي هدايه التوفيق هن منسي والله كل دليل التوفيق دا partie a personne de Allah ثانيا انا الحب الطبيعي للقريب الكافر الذي لا يحارب الاسلام لا يتعارض مع الايمان que l'amour naturel qu'on a pour un proche kafir ne s'oppose pas à la foi tu peux aimer ta mère ton père tes oncles tantes c'est un amour naturel qu'ça s'oppose mais c'est pas une alliance c'est un amour naturel est pas naturel même pas transgression des limites donc il y a pas de l'homme par rapport à ça et déjà ce faire de adil habbat tabia pour dire que les koufar on peut les aimer adila c'est rien modifie c'est là ça l'est ni sebat sifa al-mashia lillah ala al-wajib la'iq bi subhanahu le fait que Allah a sa volonté misfatihi al-mashia la volonté et on ne parle la volonté comment elle irada kawniya wa shania wa mashia qui est le radar كونيا بمناسبه العين توحيد حيث دلت الايه ولا نفي ازاءه التوفيق على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم من خلقه فاذا انتفت عنه فبهذه المنزله فنفي عن غيره اولى سي بيرسي ديموك دله التوفيق العقيده التوفيق لا pertence pas au prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il est une créature donc en dehors de lui en plus forte raison le dire de le rent pas donc demander la يبقى الجامد ما بالنسبه الى التوحيد حيث دلت الايه وان الهدايه والتوفيق مختصه بالله ويكون طلبها من غير الله شركا فقصت هدايه التوفيق على سبيف الله دونك لا تنتظر اوثيو لوي cela est de shirk la guidée ne tawfiq لمكده الله عز وجل يكون ملاحظه واهمط الجانب بين هذه الايه وقول الله تعالى وأنك لتهدي الى الصراط المستقيم ان هذه الايه التي معنى تدل على نفي هدايه التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ايه الصراط فهي تدل على اثبات هدايه الارشاد للنبي صلى الله عليه وسلم il veut dire que tu guides vers un chemin droit et là le verset qui dit que tu ne guides pas qui tu veux qui tu aimes comment j'entre ai les deux c'est deux types de hidayah en ce باب لا celui qui a le succès qui fait que les gens rentrent en islam que leur poitrine s'ouvre à cette odine ça ça vient que de allah et celle qui il a dit là dans le verset way nakra tahtil sate mostaqim qui guide vers le chemin droit c'est al irshad l'indication veut dire le prophète s'a présence c'est une indication vers le bien wa hakadhalik a'mal ulama wa du'at wa ay muslim da'i ila allah toute personne qui en cause de l'indication vers le bien, rendons ce verset-là. Un savant, un prédicateur, un talib el-rim, et même un ami qui a du khayr, car un ami, un ami peut être une cause d'arroi pour des, des koufars. Hein. Là, on a déjà appelé des koufars à l'islam, mais ils ont une cause, de leur guider. Mais il fait quoi, lui Il t'indique la route. Mais accepter cette route, et rester dessus, ça, ça ne revient que dans Allah. C'est ça, Al-Tawfir, que Allah a dit qu'elle n'appartient à personne que ce n'est à lui. Ben, il faut qu'il y ait là. Oui aussi d'autres hidayat celle de à la guidance des gens du janna des des hommes vers le paradis et celle de la guidance des gens de façon générale qui apprennent ce qu'ils vont faire en ce bas monde oh ibn limo al-hidayah al-amma il qoul fi al-dalil al-thani fi al-sahih 'an ibn musayyab 'an bih qala lama hadarati اباطلي بالوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عبد الله ابن ابي هميه وابو جهل وقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمتين حاجب لك بها عند الله فقال له يعني فقال له اترغبوا عن ملتي عبد المطلب فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فعاد وكان اخر ما قاله على ملتي عبد المطلب وان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم نعانه او ما لم نعانك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشتكين ولو كانوا لكربه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وانزل الله في ابي طالب انك لتهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمقتدين وصحيح حديث كل نبي صلى الله عليه وسلم لسك les offres de la mort. Et on va dire que la botte des butistes sont les morts. Ce c'est pas l'agonie. C'est le signe de la mort. Le Nabi Salla Allahu Alayhi Wa Sallam s'est rendu auprès de lui pour le la pleurer faire la shahada. Il était auprès de lui Abdoullah ibn Abiyyah et Abu Jahl. Abu Jahl son nom c'est Amr ibn Hisham. Est-ce que le Nabi Salla Allahu Alayhi Wa Sallam qui l'a appelé Abu Jahl. Il était l'homme le plus À, qui a fait le, le, le, le plus preuve de, de haine envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Abu Jah donc il a dit oh mon oncle dis la ila illallah une parole par laquelle je témoigne pour toi auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les deux autres lui ont dit vas-tu donc abandonner la religion de Abdul Muttalib et là il a refusé de dire la ila illallah il a dit je reste sur cette religion là et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne demanderai pas au pour toi tant que nous ne l'interdira pas et de là Allah azza wa jalla fait de son verset dans le sens où il dit qu'il ne revient pas au prophète et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mushrikin mais euh, après qu'ils le soient pas on se pose dans cela non après qu'ils soient pas eux qui sont des gens de de l'enfer même s'ils sont des proches parents et également le verset dans son sens voilà il dit certes guide pas qui tu veux ou toi qui tu aimes mais Allah guide qui il veut donc là on voit khatar Jurasat sou et le تقليد des anciens. Dial Abu Talib savait que son prof, son neveu était sur la vérité. Mais les autres, toujours les autres. Les gens vont dire, et le kibre également. Il a refusé. Ça l'écoutez quoi Qu'il est en enfer, t'en demande. Wa la khufifa anhu al azab kana min ahli an-nar. Donc attention à l'influence des gens sur toi. quoi? Et allez, elle était pas bien là, hak. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure? Attention aux gens. Ne tu fais pas du mal pour les gens. D'accord. Car il est sadi les kafoura la base. Quoi que quelque soit le bien que tu fasses pour les gens, d'accord? Tu n'en trouveras jamais l'équivalent de leur part réellement, ils sont au pouvoir d'Allah Soubhanahu wa Ta'ala. OK? Et Ce que toi, tu leur donnes, souvent, tu espérais en trouver d'eux-mêmes. Tu ne te rends pas forcément. Toi, tu délaisses pour lui, mais lui, il ne délaisse pas pour toi. Il ne délaisse pas pour toi. Donc, pourquoi te faire du mal Là, on parle dans l'âge du dîn. Attention, on parle des choses de dounia, de faire des dons, des sains d'accord, ça, c'est autre chose. On parle dans ton dîn. Les gens ne le méritent pas cela. Personne ne le mérite. Un bouton, par suivi de ses ancêtres, عبد الموتاليب كلام دراء ولا il se voit à l'enfer والي عزو بالله يقولوا في الشأن الكلمات لما حضرت عبداليب الوافا يعني عالمات الوافا لسيمة دراء مور كلنا celui qui est en agonie يوجد تاوبا يوجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن أو أن الله يقبل تاوبا تابدي يتبع عليه ما لم يغالغير كلنا عزواجه يجب تاوبا C'est son sainteur tant qu'il n'est pas dans l'agonie. Là, il n'est pas dans l'agonie, là, en ce moment. « Ha du laka biha inda Allah. Ayyach ha du laka biha inda Allah. » Que par cette kelima de Allah, il serait pour toi un témoin. On veut dire que tu l'as dit. « Wa wa alamilata Abdel Muttalib. » Ayyadine Abdel Muttalib wa wa ibarat al-Asna. Qui reste là, l'idol al-Khi, en fait. « Wa abara al-rawi, bidamir al-ghaib, indamir al-butakallim, karahiyatid notr kubihib. » que le rapporteur n'a pas dit je reste sur la religion de dans les il a dit il reste là qu'Abou Talib il a dit je reste le rapporteur pour ne pas avoir dire ces paroles là il a dit il a dit il reste vous entendez mais dans le hadith قال وهو على نعم dans le hadith ayeux une version je crois dit pareil c'est pas une version en fait il a dit qu'il reste d'accord لا استغفرن لك الا تبن لك المغفره كما نقول له pardon ما كان للنبي اي بيان بري وهو خبر بمعنى النهي فالله عز وجل في الحقيقه تي دي نرجعش للنبي هي في الحقيقه ص خبر une information question un d'action que tu n'as pas à le faire en fait d'accord tu n'as pas à le faire ولي قربه اصحاب القرابه اي قرابه النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الاقرباء اذا صدقوا كفر تنبغى pardon pour eux Et tes propres parents s'ils meurent dans le couf il n'y a pas de stifar pour eux d'accord et lorsque l'Ibrahim avait promis à son père de stifar c'est avant qu'il sache qui l'était hein le final que est que les aliques c'était interdit pour lui donc que Dieu a demandé pardon pour des gens qui sont loin de toi en plus d'accord il y a quoi le fichard à l'Ijmali il y a un peu le fichard à l'Ijmali il y a un peu le fichard à l'Ijmali انه ولما انه ولما حضرت علامه الوفاء ابو طالب طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون بكلمه التوحيد لكي يشهد له بها عند الله ولكن جراسه اصاروا والعصبيه الجاهليه في النسب طالب وذكروا اسلافه فعلن انه يموت ولمله وجنا عبد المطلب ثم مات على ذلك واقسم النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيحتفل له من من ها ما لمنه هو الله ما لمنه هو الله عن ذلك واستمروا في الاستغفار حتى نزل النهي من الله عز وجل وخلص خلاصه الحديث ونبقى ان اشكل انستم رببلي كوز دو ليغارمون دو لافير د ابو طالب جو لو ساس سو لي بوفيس سو كوتاسيون اي التاديسون دي انسيان جو راسي سو سو اي كو سوكو ايت لي باران خطا يقول فوائد جواز زياره المريض مشرك اذا كان يرجى اسلامه لا permission de rendre visite au malade mushrik si on espère sa conversion en islam ثانيا ان من قال لا اله الا الله عند الموت اقتبر بظاهر مسلم ولو لم يعمل celui qui dit la ilaha illallah avant de mourir alors on pense selon l'apparant on le juge comme musulman même s'il n'a rien fait tout celui dans le kufr avant de mourir dit la ilaha illallah on prend ce kelima Et on répète aussi, malgré les chouroutes de l'Ahilallah qu'on a expliqué, ces chouroutes-là, c'est un peu important. Ce n'est pas l'azim qu'au moment où la personne le dise, les huit chouroutes d'un coup. Mais il faut qu'ils les apprennent, qu'ils les connaissent. D'accord Ce que tu verras déjà, ils vont dire, l'Ahilallah, ils ne savent pas forcément tout ce que ça implique dès le début. Mais à partir du moment où il a prononcé, il est muslim. D'accord Il est muslim. Et de là, on lui explique. Il l'apprend. et si après tu vois qu'il s'oppose à cela là son islam il sera rendu caduc mais tu ne dis pas qu'à quelqu'un dit je vais faire la shahada attend d'abord tu as eu une condition à connaître que tu saches ça ça là il fait la shahada du moment où il a dit la shahada à la zahir il est muslim même si au fond de lui il n'est pas provaincu muslim d'accord et après ça va apparaître par la suite et tu l'enseignes directement le touhid le wakaza le wakaza car des gens sont convertis pour Une raison autre que le tawhid. Et le tawhid, il n'a connu pas la suite. Le fait qu'ils aient accepté l'islam, a ouvert leur cœur à vouloir lire le Coran, à croire les musulmans, à croire le prophète sallam, et de là, ils ont cru. Ils se sont convertis pour des causes autres que le tawhid. D'accord Ils ont vu des akhlaq islamiens qui ne leur ont plus. C'est un comportement qui me plaît, ça. Il est rentré pour ça. Ou il a vu des choses qu'il a trouvées comme étant de la justice, qu'il ne va pas ailleurs. Il l'a voulu pour ça, tu vois Sans rendre compte de la, que le tohid, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il a réalisé par la suite. Ou il a vu que, les choses, par exemple, un ancien Kitabit, je trouve que l'Abi la euh, lui disait auparavant, qu'il n'était pas clair, et que le Kourmet lui points, a éclairci. Dans d'autres points, il savait que le tohid en soit. Il a dit ça, dis, là, ça me plaît ce qu'il y a dedans. Je crois que dans cette religion-là. Il rentre, il dit, il est musulé. Mais il doit apprendre. Et comprendre ce qu'il en est par la suite. Et après, ses actes définiront de ça ça s'rétoppe ça apparaîtra le s'il meurt et qu'il n'a rien fait après il est chez les, les musulmans les droits des musulmans il dit troisièmement que les œuvres par les خواتم les zaf coupés par leur sang quatrièmement le refus de da'wate illah et le sabr à l'ordre du maluf et n'ahia an al-munkar le souci à porter la da'wa da d'accord et patienter sur l'ordonnance du convenable et l'attente du blablabla لأن النبي صلى الله عليه وسلم jusqu'à la mort خامسان أراد إسلام عبد المطالب وصلائفه sur la rifi de ceux qui ont prétendu qu'Abdu المطالب était entré en islam et même les parents du نبي صلى الله عليه وسلم sont perdus sa mère ils sont rentrés en islam صلى الله عليه وسلم مدارة الاسحاب السو على الامسان les conséquences représentait des mauvaises fréquentations pour la personne صلى الله عليه وسلم والصفاء للمشركين محنا كانت كراباتوهم وَاااااااااااااااااااا عملهم للإسلام. الذي لا يpermis de vendre pardon pour les mushrikeen même s'ils sont des proches parents. مناسبه الحديث الباب حيث يدل الحديث على ان في هدايه التوفيق عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتفت عنه وهو اقرب للخلق فنفيه عن غيره اولى من اطلع que la guidant de deوفيق la part du prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il est le meilleur des créatures donc autre que lui فالتقرير لن نراه با مناسبه الحديث التوحيد لو رابور دو حديث التوحيد حيث دل الحديث على ان هدايه التوفيق خاصه بالله سبحانه وتعالى فيكون ترابوا من غير الشركان وكذا الحديث يدل ان التوفيق في هذه الهدايه لا يطيرك الا الله دونك لو رشه او قد او غيره سورا سورا سيش ولا اعوذ بالله بسم هذا تمام فلهنا பலுரோரப்பா நம்ம